Très bon après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 15h. Le retour de l'info avec Yasmina Favaro. Bonjour à tous, on part tout de suite au Tour de France pour cette quatorzième étape. Aujourd'hui, pour la première fois, l'avancée de l'échappée diminue, Samuel Grulois. 3 minutes 55 à 107 km de l'arrivée. Comme prévu, les équipes de sprinteurs ont délégué un homme en tête du peloton pour éviter que les carnes flambent. coach pour les ethics quick Quickstep de Kittel, mais aussi Beran pour les Dimension Data de Cavendish. Il est clair aussi que le vent de face n'avantage pas le quatuor de tête composé du français Roy, déjà deuxième et troisième d'étape dans le passé et qui aimerait enfin en claquer une à 33 ans. De l'américain House dont l'équipe Cannondale n'a pas réussi imaginez un seul top 10 sur ce tour en 2016 de l'italien Cesare Benedetti qui a fait toute sa carrière au sein de la structure allemande N'étape pas devenu Bora Argonne et enfin du Suisse Martin Elmiger qui a une autre passion à côté du vélo c'est le golf ces quatre hommes ont franchi la côte de 4ème catégorie du four à chaud et ils abordent en ce moment celle d'Auto avec 15 minutes de retard sur l'horaire le vent de face y est pour beaucoup évidemment Merci Samuel Grulois, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite de cette quatorzième étape. Il se serait radicalisé très rapidement ce qui Mohamed Laouesh boulel le conducteur du camion fou qui a semé la terreur et la mort à Nice jeudi soir. C'est ce qu'a dévoilé Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur français, se base sur les témoignages de l'entourage du forcené. Quatre personnes ont été interpellées, peut-être d'éventuels complices. Un attentat revendiqué ce matin par le groupe terroriste État islamique. C'est un soldat de l'État islamique qui a Répondu à l'appel à frapper des ressortissants des pays de la coalition ont clamé les djihadistes. 84 personnes sont mortes dans cette attaque, plus de 200 blessés. Beaucoup encore dans un état grave, dont 5 enfants. La situation est sous contrôle, les mots du Premier ministre turc au lendemain de cette tentative de coup d'État. Des militaires se sont emparés de lieux stratégiques hier soir en Turquie, avant d'être délogés par les partisans du pouvoir au bout d'une nuit de violence. Le président turc Erdogan avait appelé la population à descendre dans la rue à affronter les putschistes. Bilan, 265 morts, dont de nombreux civils, plus de 1400 blessés et plus de 24000. 2400 militaires arrêtés. Quant aux Belges en vacances là-bas, eh le conseil des affaires étrangères est de ne pas sortir. Et si vous vous apprêtez à partir pour la Turquie, même si les vols sont maintenus vers les stations balnéaires, appelez votre tour opérateur. En Italie, l'enterrement de 13 des 23 victimes de la collision de train dans les Pouilles aujourd'hui. Cérémonie officielle en présence de milliers de personnes dont le président italien Sergio Mattarella. Les familles des 10 autres victimes n'ont pas souhaité s'y associer. 52 personnes ont aussi été blessées dans cet accident. Une vingtaine sont toujours dans un état grave. L'erreur humaine semble être à l'origine de cette catastrophe. On part tout de suite sur les routes avec Adrien Demet. Apparemment, il y a toujours des ralentissements sur le 19. C'est le point noir, effectivement, du jour venant de Mons en direction de Valenciennes. À l'approche d'Anzy et à l'approche de la frontière, ça coince en amont à partir d'autres âges 6 km de congestion. Trafic été tout de même une quarantaine de minutes perdues sur ce tronçon vers Valenciennes. Un accident s'est d'ailleurs produit juste avant ces difficultés, soit à hauteur de Saint-Guilin. Au kilomètre 69, c'est la bande de gauche qui est neutralisée. C'est donc toujours en direction de la France. Vers La France toujours via le 17 venant de Courtrai, ça ralentit à l'approche de Requem, à l'approche de la frontière également. Depuis Albé, que comptait une quinzaine de minutes supplémentaires vers la France et puis au cœur de la capitale. Sur la petite ceinture, le trafic ralentit du tunnel botanique aux portes de Namur, c'est en direction de la gare du Midi. Etias est le meilleur assurance RC auto par DKV. Rendez-vous sur etias.be.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 Voilà. où je me trouve en effet au milieu de, euh, de, de, de, de, de, de tous ces gens venus finalement, non pas pour la balade vélo mais pour ce qu'il y a tout autour alors que nos ravelistes ont quitté le lac des Doyards, sont passés devant la gare de Vielsalm, qui est un modèle unique en Belgique en direction de Rancheux, on vous donnera des nouvelles du, euh, groupe, euh, du groupe des ravelistes dans quelques instants A tout à, tout à l'heure Yasmina, vers 16h à 16h pour l'info Solde en électroménager chez Kitchen Market Aspirateur, central.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 Le groupe Kit Noise, c'est du belge. En concert avec vivacité dans le cadre du festival Seine-sur-Sambre, les 26, 27, 28 août à l'abbaye d'Aulne. Alors qu'ils sont à mon avis devant ou en train de passer ou bientôt ah, ah, devant la fromagerie. Mais oui, Vous avec y euh, la banderole de la bande des déroulée à ma droite, <rire> la fromagerie de Vielsalm. Où on ne fait, euh, Sylvie, que des que fromages passer. bio. Et je crois que vous avez déjà dégusté, en plus. Nous, on déguste, mais c'est pour la côte <rire> vers Ce n'est pas tellement pour le fromage. Eh bien, essoufflez-vous, voilà. Et moi, je suis en train de déguster. Je suis en train de déguster maintenant, Pierre Lecomte. Vous me faites manger quoi, là, votre fromagerie euh, euh, bio biologique de, de la Salme ben, Vous venez de déguster du vieux liège et du fromage de la bande défélée qui est partenaire de l'organisation pour faire découvrir les bons fromages biologiques wallons. Je ne sais pas me décider, hein, Pierre. Donc je, je prends les deux. Voilà, je prends les deux. Une fromagerie plus que centenaire, la vôtre. La fromagerie est plus que centenaire, mais euh, depuis 15 ans a été dédiée euh, spécialement à la production de fromages biologiques. Alors quand on parle de, de production biologique, ça veut dire que tout est bio, à partir du lait jusqu'à la distribution Tout est bio, y compris le sourire de la fermière. Euh, tout est bio. Euh, le lait, euh, le processus de production, les ingrédients, euh, la qualité des l'emballage, la qualité de la distribution, tout est bio et tout est contrôlé euh, perpétuellement. Aujourd'hui, c'est la mode. On en parle de plus en plus, mais vous étiez un peu précurseur, un peu beaucoup Oui, nous étions précurseurs. Donc, depuis 15 ans, nous avons décidé de nous orienter vers la production de fromage biologique, avant l'heure. Maintenant, on surfe un peu sur la vague bio. Mais euh, c'est un mode de vie et c'est vers une agriculture durable et responsable. Ce fromage a été égoûté peut-être par des, euh, des centaines, des milliers de bouches sans trop le savoir non plus. Vous êtes très présent dans le domaine de la distribution. On est assez présent dans la distribution car nous produisons aussi des fromages bio à la marque de distributeur Et c'est un petit peu dommage que certains grands distributeurs privilégient leur marque pour un concept bio que par rapport à mettre en avant un producteur particulier. Quel est celui qui a le plus de, de, de, euh, de succès Actuellement, donc, nous, le fromage qui a le plus de succès, c'est le fromage Le Vieux Liège, qui est un fromage typé avec long affinage. Mais nous avons aussi un fromage qui est assez bien coté dans le brabant wallon, qui est le fromage de Waterloo parce que notre, notre patron donc, est originaire du brabant wallon et a voulu aussi euh, faire profiter de l'image de Waterloo pour faire un excellent fromage bio. Et bien voilà, toutes et les régions est lui, sont réunies. Je vous conseille le fromage au gingembre, l'ardenneur. Four... Ah, ah. Il paraît que ça aiguise l'appétit, <rire> pas de fromage. Le fromage et, et au gingembre. Oui. <rire> Nous avons oui. certains fromages et, et... aromatisés aux herbes, dont le gingembre et le basilic. On a présenté aujourd'hui le gingembre, parce que le gingembre est un petit peu tonifiant et pour tous ces coureurs en et l'eau qui ont besoin d'un peu d'énergie et eh ben on a proposé ça aujourd'hui Oui, pour ne pas que les coureurs aient la migraine ce soir Vous voyez ce que je crois que je, je lis entre les lignes Olivier. <rire> est il y a un petit peu de céleri aussi dedans Je n'en sais Mais, rien. Que, en tout oui. cas <rire> Adrien on vous conseille ce, ce fromage pour la fin de l'étape est-ce que vous l'avez déjà goûté ce matin peut-être Oui puisque c'est celui qu'on sert sur les, les brunchs et oui. c'est marrant parce qu'au moment même où on fait cette interview nous on passe devant euh, la, la fromagerie euh, biologique de la, la Salme ici et euh, ces fromages Jean-Luc, euh, Daniel, ben il faut les, les déguster hein, avec, un, avec un bon pain artisanal, une bonne bière euh, de chez nous. C'est du bonheur, c'est tout simple. Simple et bon. C'est souvent les meilleures recettes Adrien. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah là là, altitude, je vois ici, rang de 540 mètres. Nous sommes près du toit de la Belgique et ici, l'air est pur. Ce bain de chlorophylle géant nous fait du bien. Les forêts d'Ardennes dans lesquelles nous pédalons. Et chlorophylle, d'ailleurs, Adrien, c'est le nom d'un parc D'attractions si on peut dire, qui fait la part belle à la forêt qui est située pas loin d'ici. À ah, ou Valise Du côté de, de Deux oui, sur l'auteur de, de Manet. Euh, voilà, chez José Burgeon, là-bas, pour aller faire le, le plein aussi de, de verdure et monter dans la cime des arbres, notamment. C'est une des attractions. De la région euh, ici à, à Vielsalm. Profitez ouais, pleinement du panorama autres. alors, hein Oui, oui, oui, tout à fait Pour tout ceux fait. qui sont toujours en bas C'est-à-dire nous <rire> Mais qui profitons aussi d'autres mises en bouche Si vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est vrai, il y a du monde hein. Vous allez voir, Olivier Adrien euh, vous, êtes, vous, vous pensez parfois que tous les, euh, les, toutes les personnes vous, vous accompagnent ben, Je peux vous dire que non, pas du tout Il y a vraiment, à mon avis, autant de monde ici, en ce moment Que vous n'avez euh, derrière vous C'est euh, on... le fan club de Dev qui est arrivé ah ouais, en autocar Peut-être auto bien, peut bien on, va doubler, <rire> on va doubler les effectifs euh, tout à l'heure Allez, c'est le temps d'écouter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 Paradis du matelas à l'heure, en face du McDonald's. Pas de fête de fin d'année sans feu d'artifice. Brico Rulo, le plus grand choix de feux d'artifice de la région au meilleur prix. Brico Rulo atteint l'eau, membre Andy Home. Les spécialistes des cuisines grand à ne connaissent la cuisine mieux que quiconque. Ils savent par exemple que la hauteur idéale pour l'évier se situe 10 cm sous la hauteur du coude et que les armoires murales sont suspendues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 Spécialiste en trail running, tennis, vélo, location de vélo électrique, pro-sport, vêtements de loisirs, de plage ainsi que bagagerie. Pro-sport, votre spécialiste as Le commerce, autrement, localisé.com Localisé.com Viva, Viva, Viva. De diffuser Madonna avec Like a Prayer sur cette terre qui mélange le spirituel à l'épicurien puisque je vous rappelle que nous sommes ici situés au centre Bosco qui devait être un pavillon de chasse qui est devenu par donation le siège du centre d'Ombosco. C'est le château de Farnière que l'on met en évidence avec ce village implanté ici depuis ce matin que vous verrez en image déjà sur la page Facebook mais aussi demain en télé vers 17h35. Tour de France 2016. Ce samedi 16 juillet, 14e étape, 208 km 500 en plaine entre Montélimar et le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. C'est aussi un événement évidemment que vous vivez en télé et en radio, un vent de face qui ralentit les, couleurs, les, les coureurs, me donne-t-on comme information mon cher Samuel Grulois. Et oui, qui leur donne des couleurs aussi, parce qu'il y a du soleil aujourd'hui sur la route du Tour, je n'apprendrai rien. Au Raveliste, évidemment, vent dans le dos, on vole, vent de face, et eh bien en galère, et eh bien c'est le cas aujourd'hui. Le fort vent de face ralentit la progression des coureurs, et ils arriveront assez tard à Villars-les-Dombes, Parc des Oiseaux, c'est le nom complet du lieu d'arrivée du jour, un peu comme si Péry d'Aïsa s'associait à la commune de Brugelais pour accueillir le Tour de France. Il y a un peu de marketing dans tout ça, mais les sommes demandées par la société organisatrice sauts sont tels que les municipalités doivent parfois s'associer avec des sites touristiques pour pouvoir réunir les fonds un peu comme hier déjà à Vallon-Pont-d'Arc, caverne du Pont-d'Arc. Je referme La parenthèse. Ils sont quatre en tête dans cette quatorzième étape. Le Suisse de Yam Cycling, Martin Elmiger, l'Américain de Cannondale Alex House, le Français de la FDJ Jérémy Roy qui est à l'initiative de cette échappée. Puis enfin l'italien Cesare Benedetti de la Bora Argon Achtin. Avance maximum 4 minutes 30. Avance actuelle 3 minutes 20. Les trois petites côtes du jour ont été franchies. Le Puy Saint-Martin, le Fourachon et Autorie en bas de la descente de cette dernière difficulté nous avons quitté la Drôme pour entrer dans l'Isère où les coureurs viennent de se ravitailler à beau repères plus aucune côte n'est répertoriée avant l'arrivée tout profit évidemment pour les équipes de sprinteurs qui vont pouvoir organiser la poursuite dans les meilleures conditions les meilleures conditions pour elle évidemment on s'attend à voir travailler les lotos soudales d'André Greipel le gorille de Rostock qui fête ses 34 ans ce 16 juillet au départ Jérôme Elguer ça a demandé Au manager des Lotos, Marc Sergent, euh, si un gâteau d'anniversaire attendait euh, Greipel, qui n'a toujours pas gagné sur ce Tour de France, si un gâteau d'anniversaire attendait Greipel derrière la ligne d'arrivée ah, J'espère, en tout cas. Merci il devient, beaucoup, euh, en, Samuel. En... Aujourd'hui, ça ne va pas changer, mais euh, on espère de gagner. Oui. Est-ce que pour lui, ça change quelque chose, sa journée d'anniversaire C'est un, un surplus de motivation, vous pensez Non, ce que je pense vraiment, c'est un surplus pour lui qu'on a gagné avec euh, De Gent. Il était aussi dans l'échappée, il a guidé un petit peu Thomas. Euh, c'est ça ce qu'il a dit aussi euh, grâce à André, j'ai gagné. Donc euh, je pense que c'est un soulagement déjà pour toute l'équipe qu'on a gagné une étape. Et la deuxième, ça vient, je ne veux pas dire euh, plus facile, mais ça donne moins de stress. Nous sommes à 93 km de l'arrivée, 3 minutes 10 d'avance pour le quatuor Roi Elmiger-Haus-Benedetti. je vous rends la parole Sylvie, vous êtes au sprint, <rire> je le sens. Excusez-moi. La sprinteuse <rire> Excusez Sylvie Honoré et la victoire de Sylvie Honoré. Oui, oui, oui, ben voilà, merci beaucoup Samuel On vous retrouve dans le flash de 16h euh, Tout à l'heure, aucun vent de face Olivier, vous confirmez, parce que c'est vous qui roulez Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une pète de vent Ici on se trouve hein. Non, euh, ben non, là c'est différent, on n'a pas dû avancer le départ Pour raison de vent de face sur le beau vélo Aujourd'hui, c'est plutôt une Une chaleur, mais tout à fait euh, Supportable et agréable C'est l'été enfin, ce sera plus élevé Dans les prochains jours, mais c'est un temps idéal Pour faire du vélo, surtout dans l'Ardenne Parce que Manu, euh, on le dit depuis tout à l'heure Mais je crois que ça s'entend aussi à la radio. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est juste pour le plaisir de crapahuter cet après-midi. Ah oui, tout à fait. Et vous voyez, on vient de passer le très beau village de Goronne, construit avec des maisons en pierre de schiste, les pierres de la région. C'est très joli. des pierre foncée, on est oui, dans, le, oui. dans les nuances de gris en fait. Absolument, c'est très très beau. À la couleur de, du graphite également. On, on l'a dit en début d'émission, Sylvie, les pierres, il y en a, il y en a plein dans la région. Il y a combien de différentes sortes de pierres qu'on qu exploite ou qu'on n'exploite pas ici Au niveau minéral, il y a 80 sortes de minéraux différents, dont euh, trois très rares et uniques, le coticule, l'avant-satellite, l'autre élite, qu'on ne trouve que dans la région. Et alors, euh, on a exploité l'ardoise dans le temps, qui, qui était très bien connue, l'ardoise de Vielsalm et au-dessus au de y lelsalmane de ville l'Arkose, dont le château de Farnière est construit. Voilà, c'est encore une autre pierre comme quoi on a tous les matériaux sous la main ici euh, Sylvie pour construire eh bien, ce patrimoine qui est, euh, est lié l'égion dans, dans, dans la région mm -hmm. puisqu'on en décrit plus tout à l'heure et vous avez un de, des très beaux exemples juste à côté de vous qui vous sert de décor pendant mm -hmm. qu'on roule. Absolument, absolument et où je me sens vraiment bien et où donc il y a de plus en plus de monde comme vous l'avez dit, sans doute l'effet d'Ève qui attire, qui sera en showcase tout à l'heure à partir de, de 17h je pense qu'il sera au répertoire je, je pense qu'il sera au répertoire avec le soutien Joker Plus nous aurons aussi le groupe Mister Cover qui reprend les plus grands classiques de, de ce qu'on connaît de évidemment Dave. dans le monde musical, de Dave aussi et puis Laura Cartesiani la gagnante de The Voice de cette année avec sa coach sa marraine, BG, Scott voilà pour le programme de tout à l'heure Boulevard des Heures, c'est aussi dans vos oreilles avec emmène ⁇ Emmène-moi ⁇ Je suis comme un garde sable, perdu dans l'océan. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatiguée d'ignorer. Si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi boire la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi boire la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Si je m'envole un matin, je retourne à la terre, je m'en vais et je viens. Je suis comme l'eau des fontaines, impuissant et lassé, poussé par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs Aime-moi dans le vent Je suis comme les autres en fait Je ne saurais jamais Si je poursuis la quête Si j'ai laissé tomber Emplis espoir. Ce matin je renais. Emmène-moi près du phare. Allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer. Fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs. Aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer. Fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs. Aime-moi dans le vent. C'est un petit peu notre mission, hein. à chacune de nos étapes, on a envie de vous emmener découvrir ce que vous connaissez malgré tout déjà un peu, mais que vous souhaitez connaître un peu plus. C'est comme ça que si vous ne venez pas nous rejoindre, eh bien vous suivez, j'espère, malgré tout, fidèlement, les anecdotes, les, les, les, les événements qu'on vous raconte, les rencontres aussi qu'on fait tout au long d'un parcours. Je pense, Adrien, que vous avez un champion de BMX à vos côtés. Oui, oui, vous le reconnaissez Jean-Luc Daniel, ce champion qui a fait les Jeux Olympiques ah, Je le reconnais effectivement parce que j'ai suivi un peu sa carrière et euh, je peux même vous dire, son papa on est amis, on roule souvent ensemble mais plutôt dans le sport mécanique. Voilà, Arnaud Dubois Alors c'est comique parce qu'on fait l'interview d'Arnaud au lieu dit la gueule du bois. Tu déjà vu ça Arnaud c'est mes Cousin qui a ici y, ouais, ça. <rire> Alors la gueule du bois c'est un, un guet, on ne pas cassé la gueule, mais ça descend quand même très fort, on a traversé la rivière, on a continué. Là vous l'entendez à notre souffle un peu plus court, ça monte. Arnaud vous faites tout ça sur un mini vélo, c'est un vélo de BMX C'est mon BMX, oui voilà, bah, je m'en sépare jamais, donc je me suis dit tant qu'à faire, venir explorer un peu la région, j'ai un BMX. Voilà. Alors, me dites pas que vous avez fait les Jeux Olympiques de Londres avec ce vélo-là. C'était le même, ouais le même modèle donc je passe de Londres à ici la région de d'Ilsal donc c'est excellent de Londres à la lumière <rire> <rire> pas mal. Arnaud vous avez été on va pas s'étendre trop sur votre palmarès mais quand même champion de Belgique champion d'Europe et aujourd'hui vous voulez transmettre ben voilà exactement donc c'est vrai que grâce justement au jeu etc on a bien parlé du sport et je me dis c'est l'occasion vraiment de, de pouvoir transmettre ma passion D'où la piste ici, donc à la baraque, les nouvelles infrastructures et alors pouvoir proposer aux jeunes euh, bah de s'essayer, de se donner un avis sur, euh, sur la discipline. Ouais. Je me suis toujours demandé, BMX ça veut dire quoi les initiales Alors en fait ça vient de l'abréviation de Bicycle Motocross. Ah d'accord, ok. Ouais. ok, ok. Parce que c'est vrai, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est du cross à vélo avec un vélo minuscule et on fait des courbettes et des incroyables. Il n'y a même pas de vitesse sur le vélo Ah non, à plateau, à frère en général euh... Le vélo a 100 plus simple expression, pression, c'est avec ça qu'on s'envole. Ouais, mais le frein, vous en servez jamais, vous Non, le frein, c'est pour, pour les tricheurs. C'est décoré. <rire> Comme la seule <'incelle>, d'ailleurs. <rire> celui qui freine est un lâche, en fait. Exactement, voilà, Et... donc on essaie d'éviter. Oui. Et on a mis, d'ailleurs, euh, sur la page Facebook euh, du Beau Vélo, une petite euh, vidéo qu'on a tournée ensemble ce matin. Vous passez au-dessus de moi, vous sautez, mais vous, vous pourriez en empiler 4 ou 5 comme moi. Hein. Oui, mais comme vous facilement. <rire> avec ma carrure de, voilà, voilà. de sandwich, de c'est trop. On les laissé en rentrant, on va de leur corps. D'accord, d'accord. Arnaud euh, Dubois, la, la piste BMX est à baraque fraiture. Euh, elle est en pleine construction. Hein. Pour l'instant, avec les inondations, vous n'avez pas été euh, aidé, on va dire. Et voilà, malheureusement, on était un peu retardé donc euh, à cause de ça, maintenant le site est en train de prendre forme. Donc la piste de ski qui marche super bien l'hiver, ici le but c'est de redynamiser ça euh, pour toute l'année. Et on peut utiliser le, le télésiège pour accrocher son vélo <rire> Exactement, donc il y a une piste de descente, donc on prend le tir fesse et on peut remonter donc sans Excellent. Ah, voilà. Et il y a trois pistes différentes avec... Euh, en fait comme un ski, comme un ski donc... Euh, De la plus difficile, enfin de la plus facile à la plus difficile. Mais je sais où on doit faire le prochain beau vélo, Olivier. Oui, barque de frature comme ça on ne sait que descendre vers la roche par exemple, pourquoi pas. Je suis en train de regarder le BMX d'Arnaud, il n'y a pas de torpedo, moi j'avais un torpedo quand j'étais gamin sur mon BMX. Ouais, bah, oui, oui, C'était il y a longtemps ça. Ah, c'est pas le même, c'est pas le même. Ouais. Adrien, euh, on va peut-être demander à Manu qui est derrière moi si ça va encore monter longtemps, parce que là on est en. Oui. On en... être tout petit. Dans un tiers <rire> Qui, oh, oh, oh, la, avec la, la. les vitesses qui ont du mal à passer Sylvie, <rire> les vélos qui souffrent <rire> les corps également nous voyons des ravelistes qui s'arrêtent sur le bord de la route nous allons pousser pourtant Notre effort un peu plus loin pour tenter de ne pas mettre le pied à terre alors que les motards sont obligés de le faire à notre gauche. C'est du direct, Sylvie. <rire> ouais, nous sommes à Vientiane dans la Haute Ardenne. On dirait Franc, mon pauvre Ventoux. <rire> ouais, bon moment euh, qu'on partage avec nos littéraires. Allez, madame, on monte. Oh, écoute, je peux plus. <rire> on pousse. Allez, Génial. ma petite on pousse. On essaye, on essaye. Allez. On a vraiment voilà. les images devant les yeux. Hein. Merci à tous les deux de commenter euh, aussi bien finalement euh, l'effort, l'effort. Mais viendra bientôt le réconfort, comme on vous le dit souvent euh, chaque euh, samedi, avec du monde. Il va falloir vous frayer un chemin pour arriver euh, jusqu'au studio et jusqu'à euh, la scène où se produiront encore une fois les showcase de tout à l'heure. Anne-Syla, dans quelques instants, ne bougez pas. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec MJ Electrabel.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 C'est aux vivacités, il faudrait que j'arrête de dire que je vais arrêter, il faudrait que je permette au vide de venir m'habiter, il faudrait que j'apprenne à compter combien de fois j'ai dit qu'il n'y avait plus rien. Et combien de fois je me suis menti Le monde tourne sans toi Et plus je jouais Plus je perds Je voudrais tellement Tomber par terre Il faudrait que ta bouche Sois pas mon unique raison et que beauté en touche. Ne sois pas ma seule réaction, il faudrait que j'inonde le sombre couleur tes souvenirs et que je dise à tout le monde que t'es plus là, mais je sais pas le dire, il faudrait que je revienne quand je pars, mais dans tes draps et que je me souvienne. Avoir envie de toi, il faudrait que je trace. Les routes que j'ai jamais osées, il faudrait que j'efface. Toutes celles qu'on avait dessinées. Le monde tourne sans toi. concert avec Vivacité au Brussels Summer Festival dans le cadre de la soirée à la française. Le 11 août, le monde tourne sans toi. C'est sa chanson. Alors, c'est vrai que c'est une nouveauté. C'est tout nouveau, tout chaud. La nuit du Ravel, l'événement familial à vélo qui propose cette cette balade en boucle de Namur à Namur avec des étapes dans différentes attractions touristiques. On y approche Adrien C'est dans quelques jours Oui, ce sera mardi, mercredi, on installe et puis on pédale la nuit de mercredi à jeudi. Ce sera... Pour la fête nationale, Francis Iba. Oui, Adrien, la nuit du Ravel. On peut encore s'y inscrire sur un site nuitduravel.be. Et il y a deux packages. Donc, on peut faire seulement la première partie jusqu'au concert du Grand Jojo à Fosse-la-Ville, ou l'entièreté de la nuit, la boucle complète. C'est presque entièrement sur le Ravel. Donc, ça va de Namur, euh, Fosse-la-Ville, euh, direction Abbaye de Maretzou, ou pion et retour à Namur le matin pour le petit déjeuner dans le cadre des 20 ans des chemins du rail. Et on sera là tous les deux, Adrien euh, Oui, les deux sur des des tandems euh, j'aurai la chance de pédaler avec julie vanache une des voix une des visages de, de vivacité aussi et vous serez vous avec une une des voix une des visages de chemin du rail exactement je serai euh, là bas pour faire euh, l'ensemble de la balade et alors euh, contre, euh, par rapport à ce que Francis Hubert vient de nous dire donc plus de place hein, pour euh, l'ensemble de la balade c'est désormais complet par contre il reste des packs famille est ce que me précisait euh, tout à l'heure george watley c'est que famille ça veut pas forcément dire qu'on doit venir avec des enfants si on veut venir en couple on peut s'inscrire également pour cette formule famille et être des nôtres donc euh, mercredi soir au départ de Namur vers euh, Floref. Un petit mot, alors là on fait un tour dans, dans la, la, la cour d'honneur. La, la cour d'honneur pratiquement de ce magnifique lieu où vous habitez, vous Manu, c'est votre lieu de vie ici. Oui, c'est mon lieu de vie depuis 26 ans. Oui. Y a, y a, vous avez combien de, de, de frères qui euh, vivent ici à vos côtés Alors nous sommes 6 salésiens. Oui. Et puis il y a une équipe après de 12-13 laïcs qui travaillent avec nous. Et, et qui font de l'animation ici. Et, oui, et beaucoup de bénévoles aussi qui. qui viennent Alors, nous aider. Quand on parle d'animation il y a notamment le camp des, des trop de, de Verviers qui sont là pour le moment oui, euh, il y a une, également des, des, des choses qu'on ne croit pas trouver dans ce type de lieu comme de l'acrobranche notamment. C'est ça, nous avons un partenaire avec Nature qui a créé un site d'acrobranche un disco golf qui fait des jeux de rôle grandeur nature et des tas d'autres animations très intéressantes. Alors on fait plein de retrouvailles Olivier sur le, le beau vélo, euh, c'est incroyable Le commandant celui qui Qui animait les émissions de sécurité. Non Si, sur les antennes de la RTBF. Bonjour Adrien, comment on va Ça faisait longtemps. Super, impeccable, ça fait très très longtemps. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau sur la RTBF. Vous êtes ici avec une, une casquette de, de, de service, vous étiez là pour encadrer le peloton. Comment ça s'est passé Ça s'est passé très très bien, l'esprit très convivial. Les policiers étaient sur l'itinéraire, on était là pour vous encadrer. Je crois qu'il n'y a pas eu d'accident, pas d'incident, donc tout est parfait. Impeccable. Est-ce qu'on a une idée du nombre de participants Je peux vous dire qu'il y avait énormément de participants. la simple et bonne raison, c'est qu'à certains carrefours, on a dû les garder fermés très très longtemps. <rire> et on remercie les automobilistes pour leur patience. Et il n'y a pas eu d'embardé. Non, non, Bardaf, euh, Bardaf, si Bardaf, ah, oui. Allez, on va, on, va, on va vous le faire. Allez-y, allez Bardaf. C'est l'embardé Ah L'original L'original Bravo les cordons de nef, Beaucoup d'humour Beaucoup d'humour C'est toujours un plaisir de vous retrouver et on remercie aussi les forces de l'ordre, les signaleurs, toutes les personnes aussi qui encadrent la Croix-Rouge pour la sécurité. On s'amuse mais derrière ça, il y a des gens qui bossent. Hein. Exactement Et euh, nous on va encore bosser un petit peu Parce qu'on a plein de choses Et notamment nous faire euh, déguster du, des bonnes choses De nos maîtres boulangers pâtissiers dans quelques minutes Adrien À l'arrivée ça sent la tarte aux ou myrtilles Oui elle est délicieuse est Sans un de sucre C'est je, je suis en train messieurs de regarder sur internet Quelques informations à propos de Dave Apparemment c'est quelqu'un qui fait son pain une fois par semaine Ah, ben voilà. Ouais, donc ça je me demandais c'est toujours d'actualité, puisque l'interview date d'il y a quelques années, on va dire. Mais voilà, puisque vous parlez des maîtres boulangers-pâtissiers, lui demandez s'il fait encore son oui. pain toutes les semaines. En tout cas, il aime cuisiner, oui, oui, oui. ça c'est sûr. C'est un, un fou de cuisine. Allez, à dans quelques instants avec le Tour de France. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur creffel.be. Les meilleurs prix, La 2 en télé Supergirl et ses super pouvoirs débarquent sur La 2 Qui est la mystérieuse femme volante qui a porté secours à l'avion des détresse Mais qu'est-ce que tu comptes faire si on découvre qui tu es Certains de ces êtres ont des pouvoirs dignes de vos cauchemars les plus sombres Supergirl, tous les dimanches soirs sur La 2 Chez J c'est tout ce que vous aimez J,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 Tour de France 2016. Ce samedi 16 juillet, 14e étape, 208 km 500 en plaine entre Montélimar -et, et le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Oui, avant le parc des oiseaux, encore quelques, quelques événements à nous, à nous compter, mon cher Samuel. Vous êtes à 80 km de l'arrivée, je pense. Effectivement, l'arrivée au parc des oiseaux à ne pas confondre avec l'île aux oiseaux dans le bassin d'Arcachon l'île aux oiseaux immortalisée dans la fameuse chanson de Pascal Obispo « Tombé pour elle, souvenez-vous, je suis tombé pour elle je n'ai Dieu que pour elle, ma maison, ma tour Eiffel quand mes amours prennent l'eau, l'île aux oiseaux » Mais que c'est beau. Voilà pour le petit brin ouais. de poésie bravo. du jour, ma bravo, chère Sylvie. Oui, je, je suis en forme, je suis en forme. Le soleil <rire> me donne des ailes. Retour à la course avec toujours le même quatuor en tête. Voici sa composition, quelques infos biographiques. Il y a d'abord Jérémy Roy, ce français de 33 ans euh, qui porte le maillot de la FDJ. Il est ingénieur de formation. Il a donc la tête et les jambes, ce garçon, Jérémy Roy. Avec lui, Alex Howes, cet américain de 28 ans, originaire de L'homme du Colorado pour l'équipe Cannondale. Cesare Benedetti est l'Italien de service. Les Italiens qui n'ont toujours gagné, comme les Français d'ailleurs, comme les Américains, aucune étape sur ce Tour de France 2016. Cesare Benedetti avec le maillot de l'équipe Bora Argon Achtin, pour être précis. Sixième du Babi Giro en 2009, le Tour d'Italie pour les jeunes, mais il n'a jamais vraiment confirmé par la suite. Et puis enfin, le Suisse Martin Elmiger, bientôt 38 ans. Avec le maillot de l'équipe Yam, c'est l'un des papis du peloton. Il est né en 1978. Je vous avoue, il est né la même année que moi. Et j'ai donc beaucoup de considération pour l'expérience de ce garçon sur le Tour de France. 79 km500 km d'arrivée pour être précis. Et 3 minutes 26 d'avance pour être également précis pour ses 4 ans de tête sur le peloton. Nous sommes à Aisin, à Pinet. Et le peloton ne rigole plus. Il a décidé d'embrayer avec plusieurs équipes de sprinteurs, Lotto Etix, Data pour donner la mesure en tête du peloton le peloton qui est peut-être au courant de cette statistique étonnante les trois dernières échappées auxquelles Jérémy Roy a participé sur le Tour de France ont été au bout on se souvient notamment de Lourdes en 2011 quelle étape lorsque le champion du monde Houshoft avait justement devancé Jérémy Roy enfin Sylvie je me permets puisque vous aurez tout à l'heure à vos côtés la gagnante de The Voice Laura Cartesiani oui. Eh bien moi j'ai mm -hmm. à mes côtés pendant trois semaines sur le Tour de France. Un ingénieur du son que vous connaissez sans doute qui s'appelle Denis Piron. Et Denis Piron, c'est le guitariste et le boss, le Bruce Springsteen finalement des Blue Caps, un groupe bien connu dans la région de Clabec. Et qui était jusque l'an dernier la chanteuse des Blue Caps Qui Et eh bien Laura Cartesiani a donc lancé ah. sa carrière dans le <rire> célébrissime groupe Les Blue Caps. Et je peux vous assurer que Denis Piron, avec nous, en est très fier et qu'il nous en parle souvent pendant le Tour de France. Il remet son bonjour évidemment à Laura. Mais vous savez rebondir sur tout Nous dans quelques minutes mon cher Samuel Nous allons recevoir Dev Est-ce que vous avez une anecdote par rapport à Dev Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui, qui, qui, qui, qui par je rapport à, à Dev Je l'ai rencontré lui Je <rire> l'ai rencontré lui un jour dans un hôtel à Liège Vrai de vrai ouais. je couvrais la coupe du monde de tennis de table Et qu'est-ce qu qui s'est passé à Liège. Strictement rien on s'est dit bonjour Et j'étais très surpris de me retrouver <rire> nez à nez à la réception avec Dev Lui ne s'en souvient sans doute pas Mais j'ai eu un moment d'hésitation C'est lui, c'est bien lui, et bien c'était bien lui Voilà Eh ben je lui demanderai dans quelques instants, d'accord Je si me réserve de, moi, de mais franchement, franchement de, de ça vous dire sa réponse. Voilà. Et ma grande timidité m'a empêché lui parler. <rire> <rire> on se retrouve tout à l'heure à 16 h évidemment pour suivre tout ça en direct. Chanson qui ne laisse personne indifférent et là j'ai quand même la chance de la fredonner en compagnie de Dev qui connaît aussi les paroles de cette chanson. Eh oui, oui, oui, oui. Et puis, et puis les sujets, et le sujet et le sujet à mon âge évidemment concert concerne. Le C'est no tout à fait pour moi. Ça c'est sûr on pourrait on pourrait faire l'interview que sur cette phrase à mon oui. avis hein. avec oui. vous c'est parti. Ce qui est fou c'est que je viens de vous demander Dev ça fait vous étiez là quand moi dit directement l'année dernière et, et c'était faux. Et eh ben apparemment oui Catherine Pizol qui vous a fait finir Euh, y a, y a quelques... me dit, mais non, c'était il y a 3-4 ans. Ah j'ai l'impression que je suis là tous les ans. Parce oui. que <rire> Quatrième, cinquième fois. Et, et... et là, je sais qu'on euh, est en train de... Je, je, de demander du des divas, je des frites et après, je vais en avoir. Donc, des frites ah je... C'est bizarre. Oula, Donc, quand... vous Aussitôt fait... que je passe la frontière, j'ai ouais. envie des frites. Vous allez faire des jaloux. Je viens de vous, faire, de vous montrer la liste des, des beaux vélos de Ravel et en oui. vous disant, est-ce qu'il y a des villes que vous connaissez plus que d'autres J'en euh, y connais pas mal. C'est la première fois que je, que je vais chanter à Vielsalm, oui. Donc Je suis ravi parce que c'est bien à 72 ans de faire les choses pour la première fois, Ça Je voilà. peux faire un vœu. Un un mais évidemment, je connais par cœur. Il y a des villes où j'ai chanté. Liège. Liège. Des villes où j'ai chanté. Bruxelles, évidemment, aussi. Mais aussi Nivelles. Non, je, je connais pas mal les Ardennes. Vous savez, les Ardennes, c'est les premiers... Quand on va pour la première fois à l'étranger, quand on est comme moi, euh, néerlandais, oui. souvent oui. on va dans les Ardennes en vélo. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. vacances, c'est en Ardennes. Ah, on, oui. on est tout content d'aller de, de, loin comme ça semble très loin quand on est né comme Amsterdam ouais, je me souviens qu'on en a déjà parlé lors d'interview bien sûr de votre passion malgré tout pour le vélo de vous avez un petit peu ça dans, dans les veines aussi oui. cet été-ci euh, vous et la Belgique il euh, y, y, y a eu des allers-retours ou bien il y euh, euh, imaginez-vous que cette année il se passe quelque chose cet été il se passe quelque chose de tout à fait nouveau pour moi et tous ceux qui ont des chiens connaissent le problème j'ai une, une chaîne qui n'est pas vieille, mais qui quand elle était toute petite, le veto m'a dit qu'elle avait un souffle au cœur. Et on dit, ah bon, on ne sait pas ce que c'est. Mais maintenant qu'elle a 11 ans, ce souffle au cœur est devenu un vrai problème valvulaire. Mm -hmm. Et l'été, moi j'ai une maison du côté d'Avignon, il fait vraiment trop chaud. J'en viens, il fait 35 Londres uh -huh. Et donc j'ai loué une maison... Oh, pas loin d'Amsterdam. Ah oh, oui, d'accord. <rire> et donc, j'ai évidemment quand même des concerts cet été. Mm -hmm. Donc c'est un peu mm -hmm. plus compliqué d'aller d'Amsterdam. J'en ai une, je sais, dans les NO euh, à un moment. Mais les jours avant, je suis dans le VAR. Enfin, La vie de chanteur, je m'en plains pas. Mais ah non, ça j'imagine. J'ai envie de connaître un peu plus aussi euh, la vie de Dave au quotidien. Je viens de voir parce qu'ici, je ne sais pas si vous êtes allé faire un petit tour, mais on a tous des producteurs locaux hein, qui mmh. font déguster de la bière, mmh. euh, du vin, des fromages, du pain. Et donc, Bidji Scott est l'ambassadrice aujourd'hui des maîtres boulangers-pâtissiers. Je viens de lire dans une interview qui vous est consacrée, bon, elle date de qu il, y a, qu il y a quelques années, mmh. que, un, vous faites la cuisine à merveille, que c'est une de vos passions. C'est vrai. Ouais, et que vous faites votre pain vous-même. Absolument. C'est vrai, c'est toujours vrai alors vrai, il faut vraiment que je suis vraiment débordé par le boulot pour que je fasse pas, pas, au moins une fois par semaine mon pain, j'adore le pain et, et j'adore le faire et qu'on peut venir à l'improviste chez vous il y aura toujours quelque chose à manger <rire> oui. y eu... <rire> <rire> peut-être pas dans le maison je suis paumé dans les dans, dans le Vaucluse ah. mais vraiment paumé pour, ne... Justement pour pouvoir respirer oui, parce que oui. sinon je me fais... ma fierté c'est d'être toujours disponible Bon exemple c'est Annie Cordy la baronne oui, parce oui. que j'ai tourné avec elle à la fin de... non, au milieu des années 70 et j'ai vu cette incroyable disponibilité jusqu'au dernier client jusqu'aux dernières personnes qui est venue la voir et je dis je vais être comme elle et donc ça mais c'est vrai que quand je suis chez moi perdu mmh, au milieu mmh, de nulle mmh, part là je vais bien avoir la paix donc c'est donc vrai alors ouais. et que votre cuisine est, est semi-professionnelle ça aussi oh mais, disons que c'est bien outillé ouais. avec des appareillages euh, dernier cri ou bien non, vous, vous restez un peu à l'ancienne non oui non mais par exemple je me sers beaucoup de la cocotte minute oh ouais. <rire> ça fait une économie on sort à on gagne <rire> carrément 20, 20, 20 minutes sur une heure 20% de, et, euh, et puis on fait des bonne chose, mais évidemment, mon pain, je le fais pas dans un cocotte minute, encore que quand je naviguais, parce que je naviguais, on peut faire le pain dans un cocotte minute. Oh là là je là peux là. vous donner un recette de pain, mais on n'a peut-être pas tout à fait le temps. Adrien, Adrien, est-ce que vous êtes, euh, vous êtes loin de nous, Adrien Je m'en voudrais quand suis... de ne pas vous donner la parole par rapport à Dave. Mais, mais Parce qu'on va rebondir sur ce que vous racontiez avec ce pain, euh, parce oui. que budget euh, Scotch et qui je m'arrête ici avec un petit ravitaillement est justement l'ambassadrice des, des maîtres boulangers et pâtissiers de Wallonie. Oh yes, moi, avec mon accent et tout. <rire> Je suis très fière. Oui, et vous alliez à la fois les fromages de chez nous, le pain de chez nous et la bière de chez nous. Oui, l'artisanat en Belgique est d'une top qualité. Alors, bon, ça me fait vraiment plaisir de faire partie de ça. J'adore ce qui est vrai, chérie. Oui, les bons pour dire. Yeah. Alors, c'est très comique. Vous avez une espèce de pince sur votre chemise Beau Vélo de Ravel. Il est marqué Born to Ravel. Ah non, Born to Travel. Born to Travel. Mais ça peut être une bonne idée pour l'avenir. Born to Ravel c'est pas mal c'est euh, aussi euh, c'est une action petit euh, si belge pour accueillir les euh, étudiants de l'étranger ici en Belgique et leur montrer euh, notre culture qui est si riche je dis notre c'est vraiment je, suis, je me sens très belge aujourd'hui voilà vous êtes devenu belge c'est bien comme, comme Dave est devenu français vous vous êtes devenu voilà ah le, non, le, ah, le, non le, ah, ah non il n'est pas d'accord ah ah il est non. européen c'est ça citoyen d'Europe voilà ah. voilà c'est bien c'est bien Bonjour à Mme Scott Ça Marie-Badji Scott Elle vous dit bonjour Vous pouvez la saluer en direct, Dave Hey, baby hey, hey, Dave Hey, you remember me from Hills to Assurg, I hope Oh, hell yeah, man How are you doing? I'm, I, you know, I'm the husband of Patrick Loiseau Yes, I do know that Et je suis content que tu te souviennes <laughs> de moi Ça me fait plaisir, Dave Oh, j'adore, encore Je vais t'embrasser tout à l'heure, mec Bon, et plus, et plus, si affinités OK, thank you, Dave J'ai un peu l'impression de faire la, le beau vélo sur la BBC, là Tout au coup, oui C'est ça, c'est la, la réunion de tous les amis. Et puis il y a Olivier Col qui est dans les parages aussi Olivier. Ben oui, euh, moi je suis à proximité du parking vélo. Vous savez qu'on a des barrières Nadar qui on se demande un peu au début de l'après-midi à quoi elles servent. On comprend vite au retour de la balade que c'est un grand parking à, à vélo et je vais aller prendre euh, le, le son de cloche rapidement euh, d'un ou l'autre participant. Alors juste sur l'état de la balade, c'était comment aujourd'hui Très très bien. Très très bien, très, très bien. mais la flaque d'eau je parfait sur. Ah le guet, le passage à gay. Pas trop dur quand même Quand même un peu, oui. Je vois Vous êtes un tout petit peu, peu soufflez, oui. Alors il faut faire quelques pas Adrien Je vous le conseille oui. aussi Voilà Et pour ne pas s'arrêter Brutalement après l'effort Vous continuez à faire Une petite balade à pied Cette fois Et c'était euh, Voilà un peu pentu Et donc on a l'impression D'être un peu euh, En lévitation on, quand on marche. C'est peut-être l'effet Du domaine de, de Farnière et, oui. et de ce côté des, des frères et des sœurs Qui nous entourent ici à mon avis Ça doit être ça Oui Le pain béni De ce domaine De, de Farnière Mais Dernière qui se termine Hein ouais, sait, ouais. Ça se termine notre, notre ouais. étape ici. L ligne droite de cette émission. On refera quelques petits coucous dans, dans les Tours de France oui. tout à l'heure. Oui. Sinon, on se retrouvera à Nivelles. Évidemment. Prochaine. Et, oui, et la nuit du Ravel à Namur, n'oubliez pas, oui. De toute façon, merci messieurs, merci Dave. C'est un plaisir. Un on plaisir. continue cette petite papote hors antenne. Comme ça, on peut aller jusqu'au fond des choses. Euh, bonne proposition <rire> acceptée. Dans quelques instants, c'est le flash de 16h et puis émission Tour de France en direct. Bien entendu, merci de nous avoir suivis à 16h. 7h30, 17h30, on vous donnera encore des nouvelles et à la semaine prochaine, en effet, en direct de Nivelle. Vous en rêvez Les meubles César le font. Les meilleurs soldes de toute la région. Du salon épuré et design aux articles déco, les soldes aux meubles César incomparables. Meubles César Intimistère Clermont est sur Césarmeubles.be Est-ce que vous allez bien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 Trouvez votre météo au 0900 277 70. 57 l'appel. Di, votre partenaire pour l'été. Solaire mini format premier soin. Tout est chez Di. Faites-vous plaisir. Bonjour tout le monde, vous écoutez Vivacité les 16 heures. Les infos avec Yasmina Favaro. Bonjour Yasmina. Bonjour David, bonjour à tous. Tour de France, les quatre hommes échappés depuis la sortie de Montélimar sont toujours en tête à moins de 70 km de l'arrivée. Samuel Grelois. À 60 km, 69 km exactement. Nous venons de passer Mois-Dieu des Tourbes. Nous avons aperçu son église du 11e siècle, Saint-Jean et sans maximin Et effectivement, nous avons toujours en tête le même quatuor Cesare Benedetti, l'italien de Bora Argonne, Jérémy Roy, le français de la FDJ, Alex House, l'américain de la Cannondale et Martin Elmiger, le suisse de Yam. Quatre courageux, car le vent souffle toujours aussi fort sur la Drôme, l'Isère, le Rhône et l'Ain, les quatre départements traversé ce samedi par le Tour de France un vent de face défavorable évidemment à quatre hommes opposés à un peloton complet, un peloton emmené par Bach pour Loto Soudal, par Peter Vakoch pour Ethics Quickstep et par Beran toujours pour Dimension Data, leur travail paye, 4 minutes 30 4 minutes, 3 minutes et désormais 2 minutes 25, dernier écart transmis par Radio Tour nous serons bientôt à Lafayette où nous assisterons au sprint intermédiaire du jour Merci Samuel Grélois. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 17h. À Nice, en France, après l'attentat au camion fou, le bilan est de 84 morts et plus de 200 blessés. Des dizaines sont toujours entre la vie et la mort, dont 5 enfants. 16 corps n'ont pas encore été identifiés. Du côté de l'enquête, le ministre français de l'Intérieur l'affirme, le conducteur du camion s'est très vite radicalisé, selon son, son entourage. Il ajoute qu'il s'agit d'un attentat de type nouveau, alors que le groupe terroriste État islamique a revendiqué ce matin cette attaque. En Turquie, le président Erdogan veut faire toute la lumière sur ce coup d'état raté. Il pointe du doigt son principal opposant un imam radical exilé aux états unis Washington s'est dit prêt à assister la Turquie dans son enquête si elle livre des preuves de la culpabilité de cet opposant. 265 morts, 1440 blessés près de 3000 militaires arrêtés ce sont les conséquences de ce putsch avorté et selon une agence de presse turque près de 3000 juges ont été démis de leurs fonctions, Tandis que la communauté internationale soutient le gouvernement turc mais elle appelle à ne pas tomber dans la violence pour réprimer ces putschistes. La Belgique va-t-elle présider l'Union Européenne d'ici un an C'est oui pour Didier Renders en tout cas. Le ministre des Affaires étrangères a confirmé que notre pays était prêt à remplacer le Royaume-Uni dans ce rôle. Les Britanniques devraient présider l'Union pour six mois à ce moment-là, mais le Brexit sera enclenché. Donc si l'Europe l'accepte, selon Didier Renders, ça ne devrait pas trop coûter cher à notre pays puisqu'elle pourrait, la Belgique pourrait utiliser les bâtiments européens de Bruxelles. Notre pays a déjà assumé ce rôle en 2001 et 2010. See <laughs> you. On part tout de suite sur les routes, il y a toujours un ralentissement sur le 19, Adrien Demey. Oui, oui, même si la tendance est à la baisse, ça reste ralenti à l'approche d'Anzy sur cette 19 venant de Mons euh, vers la France. Euh, ça coince depuis euh, Pommereul, comptez une vingtaine de minutes perdues, 4 km de congestion trafic avant d'accéder à Anzy vers la France. En amont de ces difficultés, un accident s'est produit à hauteur de Saint-Guilin, 69, c'est la bande de gauche qui est bloquée, c'est en direction de la France. Euh, toujours ceux qui, dans ce secteur, rejoignent le Dourf sachez que ça ralentit à l'approche du site via la nationale 552 vers la france pour ceux qui vont via le 17 venant de Courtret le trafic ralenti depuis Halbeck. une vingtaine de minutes perdues jusqu'à la frontière à en direction de la france enfin sur la petite ceinture bruxelloise il y a cet accident dans le tunnel porte de Halle. c'est la bande de gauche qui est bloquée c'est en direction de la guerre du Midi vous avez vu trouble à bel oeil et tiens c'est là dans les 30 minutes Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est parti pour Viva Sport avec David Oudray. Merci beaucoup Yasmina Favaro avec nos envoyés spéciaux sur la route du Tour de France. Bien sûr, dans un instant, la suite de cette belle journée à Vielsalm pour une nouvelle étape du beau vélo de Ravel. Et le retour de l'info, ce sera tout à l'heure, le journal à 17h. Cuisine Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Créfel ma cuisine France 2016. Ce samedi 16 juillet, 14e étape, 208 km 500 en pleine entre Montélimar -et, et le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Très heureux de vous retrouver en effet pour une nouvelle étape du Tour de France en direct et en intégralité sur vivacitévivacité.b le site sport de l'RTBF. J'espère que vous allez bien. On appelle au calme évidemment dans ces différentes étapes du Tour de France après ces étapes quand même très particulières. Bien sûr, l'arrivée au Mont-Ventoux avec le maillot jaune qui Christopher Fromm à pied et puis ce 14 juillet 2016, marqué, vous le savez, par ces événements à Nice. Donc le lendemain fut quand même difficile aussi sur la route du Tour de France avec cet exercice aussi si particulier du contre-la-montre individuel. Et donc, comme on dit souvent dans ces cas-là, mais show must go on. On va voir pour la suite de cette 103e édition, cette grande boucle et le Tour de France en compagnie de nos envoyés spéciaux et entre autres, bien sûr, Samuel Grulois. Bonjour Samuel Bonjour David, effectivement le Tour de France qui reprend un rythme normal même si aujourd'hui sur la ligne d'arrivée les animations sont encore réduites et le speaker vient de rappeler d'ailleurs au public il y a à peine quelques instants que les animations étaient réduites en expliquant pourquoi elles l'étaient évidemment en hommage aux victimes de l'attentat de Nice le Tour de France évidemment continue, c'est un gros événement sportif il y a énormément d'enjeux là derrière et puis finalement c'est toujours l'argument apporté dans ce type d'événement, puisqu'on n'en est hélas pas au premier attentat, il faut pouvoir continuer à vivre normalement et prouver aux terroristes qu'ils ont tort et qu'ils ne nous empêcheront pas de continuer d'avancer. Le Tour de France avance donc, aujourd'hui il fait un fameux bond sur la carte, 208 500 km 500 sur une, une route vraiment qui monte du sud vers le nord, dans l'autre sens ça aurait sans doute été beaucoup plus facile, pas parce qu'il y avait plus ou moins de difficultés, mais tout simplement parce que le vent du nord aujourd'hui est relativement fort des rafales de 40, 50, 60 km h et comme on remonte du sud vers le nord et eh bien ce vent du nord les coureurs l'ont de face depuis le départ à Montélimar les organisateurs ont même anticipé en se disant attention avec ce vent là on arrivera en retard on va donc avancer le départ ce qu'ils ont fait au lieu de quitter Montélimar à midi nous avons quitté Montélimar à 11h45 et malgré cela malgré cela, alors que nous sommes à 66 km de de l'arrivée, je regarde ma montre nous avons exactement 25 minutes de retard sur le pire horaire imaginé par les organisateurs, autrement dit à l'heure où je vous parle, en sachant évidemment que les équipes de sprinters vont vraiment accélérer la cadence dans les prochains kilomètres, on devrait avoir une arrivée vers 17h50 je pense que ce sera plus vers 17h40 que 17h50 justement parce que ça va accélérer clairement dans les derniers kilomètres, on voit déjà depuis maintenant quelques longues minutes les équipes de sprinters mettre un homme devant l'auto Soudal notamment avec Lars Bak on voit Beran pour Dimension Data on voit Vakoch pour Etix Quickstep et puis en deuxième ligne les Sky du maillot jaune Christopher Froome, Froome qui a marqué vraiment des points hier à l'occasion du contre-la-montre de 37 km 500 puisque désormais il compte quelques minutes d'avance sur ses plus proches poursuivants on ne compte plus en secondes mais bien en minutes 1 minute 47 sur Bokemolema le deuxième 2 Deux minutes 45 sur Adam Yates le troisième et 2 minutes 59 cet écart là il est vraiment important sur Neiro Quintana puisque Quintana était présenté en Normandie lors du grand départ comme l'un des deux grands rivaux de Christopher Froome il y avait Alberto Contador qui rentrait à la maison et il ne restait donc plus que Neiro Quintana et 3 minutes sincèrement ça fait beaucoup ça fait beaucoup on sera dans le Jura demain on sera dans les Alpes la semaine prochaine un terrain propice aux attaques pour Neiro Quintana mais il faudra quand même récupérer 3 minutes sur le Britannique Froome et sincèrement Cela risque d'être compliqué pour le Colombien, même si la glorieuse incertitude du sport nous permet encore d'espérer un retournement de situation. Loin de moi l'idée de prendre parti pour l'un ou l'autre des coureurs, mais plutôt de prendre parti pour le spectacle et pour le suspense. Quatre hommes sont en tête avec 2 minutes 20 d'avance sur le peloton. Comme je viens de le dire dans le flash info, l'écart maximum était de 4 minutes 30. L'écart diminue donc. 2 minutes 20 à 65 km de l'arrivée. Il y a là Jérémy Roy, le français de Alex House, l'américain de la Cannondale. Cesare Benedetti, l'italien de Bora Argon Achtin et Martin Helminger, le Suisse de Yam. Toute l'étape, donc une nouvelle étape de ce Tour de France 2016 à suivre, je vous le disais, tout au long de cet après-midi, de ce samedi après-midi sur euh, Vivacité. Et puis aussi, comme promis, bah, tout à l'heure, nous rejoindrons euh, Vielsalm Salle, mais toute l'équipe du Beau Vélo de Ravel, Adrien Jovenot, Sylvie Honoré en tête, euh, bien sûr, avec les concerts, les activités de fin de journée. Je vous rappelle que vous avez là aussi tous les détails, toutes les images de cette journée, déjà, ou euh, les vidéos ou les photos sur notre site internet, sur la page de l'émission via vivacité.bio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 Fred, il n'y a plus de charbon de bois pour le barbecue et tes parents arrivent dans 30 minutes. T'inquiète, je fonce chez Red Market. Cette semaine, le sac de 6 kilos de charbon de bois, 3,49 euros. Et du coup, on peut inviter ta mère. Hein. Oh, t'es trop chou mon Fred Market. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeb-sur-Meuse, 109 rue de la Station.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 sur Vivacité avec Send My Love to Your New Lover Tour de France 2016 Alors qu'on vient de passer euh, donc le sprint le sprint pour le maillot vert il y a un instant le sprint à Lafayette Samuel Grulois 60 km avant cette arrivée Oui le sprint non pas le string de Lafayette <rire> le sprint de Lafayette pas dit ça, hein. Si j'ai dit vous ça avez non, failli, pas... vous, vous avez failli, failli David J'avais pensé voilà, Spritz aussi Mais bon cette saison ah, C'est ah, oui, forcément oui, D'accord oui, oui, voilà. Ou le Sprite Mais on ne fera pas de pub pour ou une boisson C'est fait Sucré 60 km de l'arrivée 2 minutes 04 d'avance Pour le quatuor de tête Jérémy Roy Alex House, Cesare Benedetti Martin Elmiger Aucun de ces garçons Ne s'est jamais imposé Sur une étape du Tour de France Mais il y en a deux Qui sont surmotivés Depuis Le départ de ce tour 2016, c'est Benedetti et House. Benedetti et House qui en sont chacun. Alors troisième échappé, alors que nous n'en sommes qu'à la quatorzième étape. Benedetti qui était échappé à Cherbourg et au lac de Payol et qui a la particularité d'avoir déjà effectué cette saison plus de 1000 km devant, 1000 km en échappé. On l'a vu au Tour de Norvège, au Dauphiné, à Liège-Bastogne-Liège, au Tour du Trentin et également deux fois sur Tirreno-Adriatico. C'est donc quelqu'un qui aime attaquer César et César Benedetti qui a notamment remporté aussi il y a quelques instants le sprint intermédiaire il se fout royalement des points évidemment qui sont distribués pour le maillot vert mais par contre le petit chèque de 1500 euros sera bien utilisé et bien partagé au sein de l'équipe Bora Argon qui n'a pas gagné grand chose depuis le début de ce tour 2016 et puis Alex House lui avait déjà attaqué lors de l'étape d'Utah Beach et du lac de Payol également mais là il y avait un groupe de 29 coureurs avec donc Benedetti et House qui ont l'occasion déjà de s'être croisés sur ce tour ce tour de France qui avait quitté la Normandie il y a déjà deux semaines le temps passe vite la différence évidemment entre des garçons comme Benedetti et Ouse avec euh, si on les compare et c'est une autre génération peut-être mais avec Jackie Durand ou Jens Voigt qui aussi était très souvent à l'attaque la différence c'est que Durand et Voigt se sont imposés plusieurs fois dans des étapes euh, du, Tour de, du Tour de France il y avait chez eux sans doute un, un moteur différent euh, il y avait euh, plus de talent tout simplement Benedetti et Ouse pourront peut-être encore essayer de nombreuses fois avant de pouvoir s'imposer parce que je pense qu'aujourd'hui euh, ce n'était pas le bon jour pour attaquer vu le vent de face et vu euh, la volonté des équipes de sprinteurs de ne pas louper une occasion en or comme celle qui se présentera tout à l'heure sur la longue ligne droite de 3 km de villars les dombes le parc des Oiseaux. Je reviens sur le sprint intermédiaire où est donc passé en tête Benedetti. Derrière, on a assisté à un mini-sprint, un sprint que pour le peloton, remporté par le maillot vert Peter Sagan qui a donc engrangé 11 points supplémentaires. Sagan devant Kittel, Cavendish et Coquard. Sagan qui comptait au départ, tout à l'heure, à Montélimar, 90 points d'avance sur son principal adversaire, Marc Cavendish. Pas de souci donc pour le champion du monde qui file tout droit vers un cinquième maillot vert consécutif sur les Champs-Élysées. Puis je vous signale aussi l'abandon de l'un des outsiders, c'est un grand mot, mais l'un des candidats au top 10, maximum au top 5 lors du grand départ au Mont-Saint-Michel c'est le Suisse Mathias Franck qui tout à l'heure au départ était 31 e au classement général à 44 minutes et 17 secondes du maillot jaune à Christopher Froome il a abandonné au, au ravitaillement tout à l'heure à Beau Beaurebert, il souffre de troubles gastriques, ce qui l'empêche de s'alimenter correctement depuis quelques jours, ce sont les termes du communiqué de l'équipe YAM, c'est une Déception, Mathias Franck il a déjà 29 ans il espérait sans doute mieux de ce Tour de France lui qui avait terminé 8 l'an dernier et qui en 2016 n'a rien rien fait du tout, si ce n'est une huitième place au tour de Romandie. Je sais que du côté de Rick Verbrug, le manager de l'équipe, on lui a mis la pression il y a quelques jours en disant, bon, on a compris qu'il ne pourrait pas jouer le top 10, mais alors va nous chercher une victoire d'étape. On l'a effectivement vu à l'attaque euh, sans succès. Et puis finalement, Franck rentre à la maison sans aucun succès d'étape, à charge peut-être pour son équipier Martin Elbiger, qui se trouve à l'avant aujourd'hui, euh, d'aller euh, rendre le sourire à Rick Verbrugge et à toute l'équipe Yam qui... Euh, qui le peloton. On le rappelle à la fin de saison, 58 km de l'arrivée. 2 minutes 04 exactement. 2 minutes 04 d'avance pour les 4 hommes de tête sur le peloton. Et bien sûr Samuel, on rappelle qu'on peut poser des questions hein, directement donc à l'équipe du Tour de France sur la route de ce Tour de France, sur Twitter par exemple, avec le hashtag VéloRTBF c'est en télé et aussi donc en radio sur Vivacité. Il y a Olivier qui propose, tiens, pour le spectacle, on pourrait déjà commencer par envisager de réduire la longueur des étapes étape plus courte égale étape plus nerveuse et plus nerveuse ben, vous donnez votre avis. On posera la question donc, dans quelques minutes à Samuel Grulois, hashtag rtbf sur Twitter ou encore par SMS comme d'habitude au 3063 50 centimes l'envoi de message. Ouais, vous êtes ce soir Ce samedi, retrouvez tous vos artistes préférés en live. Dès 17h, Vivacité est en concert. Méga solde chez plumard Plumar. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lit, box springs, linge de lit. Plumar.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 Thank <laughs> A tous mes bâtons manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonge, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osées. A tout ce que j'ai pas vu, tout près, juste à côté. Tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde, à ces douleurs qui ne me touchent plus. Aux notes, au solo que je n'ai pas inventé. Tous ces mots que l'on fait rimer qui me tuent. Comme autant d'enfants, jamais porus. j'ai juste frôlé enfin que j'ai Goldman, bien sûr, son vivacité, ici avec Carol Fredericks et Michael Jones, c'était à nos actes manqués. Tour de France 2016. Ce samedi 16 juillet, 14e étape. 208 km 500 en pleine, entre Montélimar -et, et le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes. Je vous le disais, vous, vous posez vos questions hein, directement à notre envoyé spécial sur la route du Tour de France, Samuel Grulois dans ce direct cet après-midi sur Vivacité. Olivier le disait il y a un instant sur Twitter. Hashtag vélo RTBF, aussi par SMS si vous le désirez. 3063, 50 centimes l'envoi. Sam, Olivier nous dit pour le spectacle, on pourrait déjà commencer par envisager de réduire la longueur des étapes. S il dit bah, si on a une étape plus courte elle sera plus nerveuse d'accord ou pas d'accord avec cette idée mais l'idée euh, est souvent évoquée et j'ai vite fait quelques petites recherches là pendant euh, le disque de Jean-Jacques Goldman et il y a quand même des chiffres qui ne trompent pas Il y a déjà eu et un fameux effort pour réduire la distance des étapes. Nous sommes en 2016. En 2016, quand on regarde le parcours de ce Tour de France, 4 étapes seulement, j'ai envie de dire, 4 étapes dépassent les 200 km, notamment celle d'aujourd'hui, D'aujourd'hui, 208 km 500. 4 étapes, étape la plus longue, celle qui reliait Saumur à Limoges, 237 km 500. Il y a 10 ans, en 2006, 8 étapes dépassaient les 200 km avec l'étape... La plus longue de 228 km. Il y a 20 ans. En 1996, 10 étapes dépassaient les 200 km. Et l'étape la plus longue était de 247 km. Et il y a 30 ans, en 1986, 10 étapes également dépassaient les 200 km. Et là, l'étape la plus longue dépassait même les 258 km. 258 km 500. Donc je pense vraiment que là, aussi bien pour rendre les étapes plus nerveuses que pour, a priori, sur papier, diminuer la tentation du dopage, on a déjà bien réduit les distances, que ce soit sur les grands tours ou même sur les classiques, euh, où on, les distances sont, sont moins élevées euh, que par euh, le passé. On a vraiment fait un effort de ce côté-là. Maintenant, je pense qu'il y a la volonté euh, des coureurs euh, de faire la course. Euh, notre consultant et organisateur Jean-Luc Vandenbroek le répète à chaque fois. Il y a euh, les organisateurs qui proposent et les coureurs qui disposent. Et là, je pense vraiment qu'aujourd'hui, avec le vent de face, et sincèrement, quand on fait du vélo et tout le monde peut essayer, quand vous avez un vent de face de 40, 50, 60 km h euh, pendant 200 km, euh, faire le spectacle est bien plus difficile que vous avez si vous avez avait le même vent dans le dos, donc il y a le vent de face aujourd'hui, puis il y a le calendrier et l'agenda, on est au lendemain d'un contre la montre très difficile où il a déjà fallu lutter contre le vent et on est à la veille d'une étape ô combien difficile dans le Jura, donc je pense qu'aujourd'hui on pouvait deviner d'avance, vu tous ces éléments une étape un petit peu moins excitante peut-être que par le passé, mais je pense que le cyclisme a vraiment évolué que tout est beaucoup plus calculé formaté, tout est beaucoup plus étudié, prévisible et on a moins d'étapes excitantes Excitantes, excitées euh, comme on les avait euh, dans le passé, qu'importe la distance, même si effectivement euh, diminuer encore un petit peu plus euh, serait euh, sans doute une piste à explorer. 50 km de l'arrivée, 1 minute 28. Là l'écart diminue clairement avec le travail toujours de SAP, des Lotto soudal et des Dimension Data. Euh, toujours ce vent de face aussi euh, plus difficile à gérer pour 4 hommes que pour un, un peloton euh, complet. Je rappelle le nom évidemment des quatre coureurs euh, en tête. 4 courageux, Jérémy Roy, le français. Expérimenté de français de 33 ans pour la FDJ, un solide gaillard d'un mètre 86, 68 kg. C'est donc quelqu'un aussi qui grimpe bien. Et je le disais tout à l'heure, il a la tête et les jambes puisqu'il a un diplôme d'ingénieur en poche, Jérémy Roy. Ça n'est pas le plus âgé de l'échappée, puisqu'avec lui, il y a aussi Martin Elmiger qui, lui, fêtera au mois de septembre ses 38 ans. Euh, je n'ai pas eu le temps de vérifier. On va faire ça juste après. Sans doute le coureur ou l'un des coureurs les plus âgés, ça c'est certain, du peloton de ce Tour de France 2016. 16, 1m80 pour lui et 72 kg. Et puis Alex Howes, aussi un bon gabarit, l'américain de la Canadelle, 1m80. Et enfin, le plus petit du groupe, Césaré. Et... Benedetti, le plus jeune aussi, 28 ans, 1 m l'italien, donc de Bora, argon Achtin, 4 hommes avec 1 minute 30 d'avance sur le peloton à 50 km de l'arrivée. Nous approchons de, du village de La Verpillère, la et puis dans la foulée, nous aurons l'autre village à l'autre nom étonnant, Satolas, et bon, ça, ça, ce sont les plaisirs du Tour de France, évidemment, de découvrir des localités au nom impronçables ou presque. Et puis un deuxième abandon après celui de Mathias Franck à vous signaler celui de Matty Brechel ex grand spécialiste des classiques, il a quand même disparu des radars depuis quelques années maintenant, Matty Brechel qui a donc décidé de rentrer à la maison et pour abandonner sur une étape comme celle-ci, c'est que sans doute il n'est pas bien à l'instar de Mathias Franck parce que le rythme du peloton n'est quand même pas très très élevé aujourd'hui, il reste donc en course 185 coureurs, on est toujours sur les bases du record de 2010, lorsque 170 coureurs avaient rejoint les Champs-Élysées, c'est le record historique du Tour de France. Si 15 coureurs, 14 maximum, abandonnent... Avant les champs élysées eh bien nous établirons un nouveau record historique. Il est clair que les conditions climatiques aident évidemment les coureurs à rester en course, même s'il y a encore quelques étapes solides et difficiles qui arrivent, et les plus faibles risquent là aussi de mettre pied à terre. Ouais, vous avez devancé les prochaines questions. Hein. Continuez à envoyer vos commentaires, vos questions, Samuel Grullois par SMS 3063 50 centimes l'envoi. C'est vrai que les les abandons, on en reparlera certainement dans la suite de ce Viva Sport aussi sur Twitter, hashtag vélo RTBF dans un instant.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 L'étape du jour donc à Vielsalm avec toute l'équipe d'Adrien Jovenot et on saura dans quelques instants qui fera partie de l'échappée belge dans l'Uberon donc à l'automne prochain. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Bonjour David, sur ma droite Benoît, Benoît infirmier entre autres parce qu'il <rire> collectionne les diplômes. Benoît qui vient du Hainaut. Hein oui tout à fait Adrien. Et sur ma gauche Bruno, Bruno qui est ingénieur. Mmh, exactement. Comme, comme Jérémy Roar qui est dans l'échappée de l'étape du Tour, en là, effet, entendu. Oui, donc euh, vous aussi, c'est la tête et les jambes. Hein. Puisque vous avez euh, non seulement pédalé mais vous avez euh, fait de beaux points On va voir ça tout de suite dans les, les résultats de, de toutes les épreuves passées aujourd'hui ici à vielselm Nous avons eu euh, tout à l'heure un défi sportif arbitré par Arnaud Dubois, notre champion olympique en BMX Vous avez tous les deux de descendre, monter, escalader des, des, des, des, des épreuves, des obstacles, c'était assez impressionnant Alors, con Contrairement aux champions, nous on n'a pas fait de saut Oui. Mais on a on a donné tout ce qu'on pouvait. Et vous avez tenu sur la bicyclette. Benoît un peu plus que Bruno puisque vous marquez 10 points sur cette épreuve, 10 sur 10, c'est pas mal. 10 sur 10, et, et et Bruno 9 et demi. Oh, ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour le quiz là par contre Benoît, vous avez dû vous incliner deux points et trois points pour Bruno. C'est côté ingénieur peut-être. <rire> Ah, bah, oh, oh, oui, on n'était pas trop sûr. Euh, oui, donc voilà, voilà une petite euh, longueur d'avance. Et puis le dernier défi à l'arrivée, le pump track. 2.8 pour Bruno, 3 points pour Benoît. C'est ultra serré, on n'a jamais eu ça dans l'histoire du beau vélo de Ravel. 15 points pour Benoît et 15.3 pour Bruno. Aïe, aïe, aïe, Benoît. Benoît, vous vous inclinez Ben euh, voilà, je pensais que c'était l'inverse, mais voilà, je, je, je, je m'incline. Oui, si c'est le cas. Oui, oui, vous inclinez avec le sourire. Avec, oui, bien sûr. Bien, bien sûr, sûr. Bien sûr. Avec, avec le sourire. Avec le maillot jaune que vous portiez pourtant fièrement depuis le début de la journée, Tout à fait. en oui. espérant terrasser, euh, terrasser Bruno. Mais vous ne partez pas les mains vides, parce que vous allez recevoir, mon cher Benoît, Une série de cadeaux, une série impressionnante de cadeaux, offerte par 365.bo. Son directeur est avec nous, Michel Van Kerbergen. Oui, bonjour. Eh bien, Benoît, ben, voilà, vous allez pouvoir occuper tout le restant de votre été, et encore même beaucoup plus, et pour pouvoir visiter toutes les attractions touristiques de Wallonie et de Bruxelles grâce au passeport que j'ai le plaisir de vous offrir. Merci beaucoup. Partout, il pourra aller partout. Il pourra aller au pass près de chez vous, dans le Borinage oui, mais Il y a plein de choses à faire dans le Hainaut, Adrien. À Péridaïsa par exemple. Tout à fait. Oui, oui. Oh là, là là, vous allez au Grand Ornu euh, où nous serons d'ailleurs le 6 août, euh, Bon été, Benoît, félicitations de, de le prendre avec autant de, de fair play. Quant à Bruno, alors là, Bruno, pour un coup d'essai, c'est vraiment un coup de main parce que je crois qu'hier, vous ne saviez pas encore que vous étiez candidat. C'est le centre Don Bosco qui vous a choisi. Benoît était le candidat de vivacité. Il était inscrit depuis le 1er mai depuis le casting vous vous avez été choisi hier vous avez dû bosser toute la nuit j'ai pas eu beaucoup de temps j'ai un peu euh, euh, lu euh, tout ce qu'il y avait sur le Ravel pour pour euh Euh, pour répondre à un maximum de questions à l'interview j'avoue que je suis un peu surpris parce qu'avec Benoît on avait compté il, il semble bien qu'on est arrivé à 3-2 mais en faveur de Benoît pas de moi alors euh, j'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur à ce niveau-là non non on a la photo finish hein. alors on, on, on a la photo finish alors, donc, je suis vraiment très content d'avoir remporté ce défi face à, face à Benoît donc euh, donc voilà ce qui est très comique c'est que vous vous connaissiez pas et vous avez passé la soirée ensemble hier à répéter autour d'une farnière mais Ou non non farnière. non pas d'une farnière effectivement <rire> on a eu quelques quelques quelques farnières et qui est qui est toujours présente De nous. D'accord. Je vous la conseille. Donc vous allez noyer votre chagrin, Benoît Non, non, non, non. c'est pas du chagrin. Je viens de gagner quelque chose de magnifique ah, avec 365. Ah, de... ça c'est bien. Moi j'adore les auditeurs. On a les auditeurs qu'on mérite. Et sur Vivacité, on a des chouettes auditeurs positifs. Ça c'est bien, c'est contagieux. On les salue tous. On les salue tous. Merci beaucoup. Félicitations, Benoît. Bon voyage, Bruno. Vous savez ce que vous gagnez, au en fait Ah, ben on m'a mis au courant il n'y a pas si longtemps que ça. mais donc... Euh... Si vous deviez résumer, vous voudrais savoir ce qu'on vous a Et dit. Et donc, si j'ai bien compris, j'ai droit à une semaine en vélo en Provence avec tout le groupe euh, du avez le rappel. On vous a bien expliqué. Allez, C'est super alors, je suis, je suis vraiment <rire> enchanté. Du 22 au 28 septembre, et ça vaut le coup, vous allez voir, il y a une allez. ambiance euh, incroyable dans le groupe. Mais euh, je me doute, oui. Il y a des étapes euh, à la fois gourmandes, un petit peu sportives, et, et, et surtout des étapes d'anthologie. Vous allez vous en souvenir jusqu'à votre dernier souffle. Ah et et c'est pas vous, Benoît, qui avez gagné il y a oh, 7 ou 8 ans au Congo qui allait dire le contraire. 5, ouais, 5 ans et rien. Euh. Non, non. Ex ambiance exceptionnelle et pour avoir déjà pu euh, avoir eu l'occasion de rencontrer un peu, une petite partie du groupe c'est des gens magnifiques ça va être une très bonne expérience Voilà David euh, ce qu'on peut dire dans l'état actuel euh, de, de cette étape euh, de, de, de Bruno Benoît euh, le, le gagnant donc c'est Bruno Benoît s'incline avec le sourire et on reviendra dans une petite heure avec, euh, avec Dave et BJ Scott qui sont les, les invités euh, vedettes du concert de cet après-midi ici dans le domaine du château de Farnière Bravo à, à Bruno et à tout à l'heure Adrien on vous retrouve avec euh, toute l'équipe donc pour les ambiances et des concerts gratuits on le rappelle hein, chaque samedi lors de ces étapes du Beau Vélo de Ravel. Voici Emmanuel Moir, bienvenue. Je n'ai plus rien à faire à part te garder inondé de lumière toi mon invité je n'ai plus qu'à te suivre à toi de placer Pièce d'or ou de cuir Mon soleil d'été. Je me rends compte depuis la rencontre pourquoi j'ai attendu la neige la fonte ton heure sur ma montre est venue bien. Bien, Je n'ai plus à défaire, ni même à douter. J'ai passé la frontière, moi, ton passager. Je n'ai plus qu'à te vivre, le jour s'est levé. Ton encrier. Je me rends compte depuis la rencontre pourquoi j'ai attendu la neige ou la fonte ton heure sur ma montre est venue bienvenue plus rien ne compte depuis la rencontre je ne veux rien de plus l'honneur ou la honte tu toi je te montre Tą étoile apparue. Bienvenue. était un jour en décembre? Était-ce un soir de juillet? Si on te le demande, tu peux l'inventer. Était-ce à toi de m'attendre? Était-ce à moi de rappeler? Qui de nous deux a commencé? Était-ce dehors ou de ta chambre? Était-ce ta porte ton idée? Fais-tu semblant? D'avoir oublié était ça toi les mots d'ordre était ça moi d'embrasser Emmanuel Moire, donc sur Vivacité c'était bienvenu. Tour de France 2016. Ce samedi 16 juillet, 14e étape, 208 km 500 en pleine entre Montélimar -et, et le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Et il reste 42 km, un peu plus de 40 km et encore une minute d'avance pour l'échappée du jour, Samuel Grulois. Oui, une minute, on imagine que le peloton ne veut pas revenir trop vite et que l'on va flirter avec les minutes pendant quelques kilomètres encore pour éviter évidemment de s'exposer à d'autres attaques suite au regroupement général. Un regroupement général qui n'est donc pas encore en vue maintenant et on voit que ce n'est pas la grosse chasse en tête du peloton avec toujours Beran, Nathalie Beran qui aurait effectué un bon paquet de kilomètres en tête du peloton, l'équipier de Cavendish chez Diamond Data, ce qui veut dire que Cavendish est toujours... Tout aussi motivé, on avait mis quelques doutes par rapport à son attitude dans le peloton dans les étapes qui précédaient le Mont Ventoux. Finalement, il est toujours bel et bien là Cavendish. Il n'a pas encore abandonné, même si on sait qu'il a les Jeux Olympiques de Rio dans la tête et il est toujours, semble-t-il, motivé aussi par une quatrième victoire d'étape aujourd'hui puisqu'il a demandé à son équipier Beran de rouler en tête du peloton à côté des coureurs de Lotto-Soudal et des Tix Quick à 41 km de l'arrivée. On a reçu une petite précision concernant l'abandon de Mathieu Brechel, il n'était pas malade, lui au contraire de Mathias Franck qui a mis pied-à-terre au ravitaillement, mais Mathieu Brechel est tombé, donc il a une, une bonne raison, tout comme Mathias Franck évidemment ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il a une excellente raison pour abandonner le coureur de la canandel qui a donc un équipier en tête, tout comme Franck qui lui aussi a un équipier en tête, l'équipier de Franck c'est Martin, je vais y arriver Elmiger donc l'équipier de Franck chez Yam. Et l'équipier de Matti Brechel, c'est Alex House pour l'équipe Cannondale qui se trouve donc devant, aux côtés du français Jérémy Roy pour la FDJ et de l'italien Cesare Benedetti pour Ora Bora Argon. Attention sur cette fin de parcours. Il y a quand même quelques faux plats montants, des longs bouts droits faux plats montants qu'il faut pouvoir assurer. Et puis on voit dans le peloton déjà maintenant 40 km de l'arrivée, quelques mouvements pour remonter les leaders du classement général et pour remonter aussi les favoris pour le sprint. C'est comme à chaque fois tendu et ça le sera encore plus dans le final puisque tout le monde veut occuper une place dans les 20 premiers du peloton et qu'il n'y a pas de la place justement pour l'ensemble des équipiers. Et l'ensemble des leaders et des sprinteurs avec toujours ce vent de face et qui dit euh, un temps venteux dit euh, un parcours piégeux. Piégeux si le vent Et de côté, le vent aujourd'hui est de face dans la vallée du Rhône, comme souvent d'ailleurs dans la vallée du Rhône et ce vent de face a calmé les ardeurs aujourd'hui des possibilités de cassure, de bordure, ce n'est pas le cas s'il avait soufflé de côté et on l'a bien compris et bien expliqué depuis le début de ce Tour de France alors nous aurions sans doute assisté à quelques cassures, la formation des dans ce Tour de France ce ne sera pas le cas, on peut déjà le garantir aujourd'hui. Oui, ce ne sera pas le Mistral gagnant mon cher Samuel, hashtag vélo RTBF, SMS3060 3, pas mal d'auditeurs, qui, entre autres Philippe, qui se posait la question de savoir pourquoi les, les abandons sont venus si tard dans, dans ce Tour de France 2016. Une raison à ça on a, connu, on a connu des Tours de France avec des conditions météo... Euh très difficile dans les premiers jours avec aussi, et c'est le choix du parcours, souvenez-vous les deux dernières années des secteurs pavés au programme on sait que certains détestent ça et que les chutes sont plus nombreuses quand on se trouve sur les pavés et quand il fait mauvais, hein, il y a deux ans lors de la victoire de Lars Baum à Arambert, il faisait vraiment un un temps dégueulasse si je puis me permettre l'expression sur les pavés on avait assisté à pas mal de chutes et à, et à quelques abandons alors que nous n'en étions ce jour-là je pense qu'à la quatrième étape donc il y a la météo, il y a le parcours et puis il y a aussi depuis quelques années je pense une préparation plus pointue avant il y avait les grands champions en haut de la liste à l'époque d'Eddie Merckx par exemple on avait Eddy, Poupou et puis les autres qui n'étaient pas les, les grands champions avec la même préparation aujourd'hui Tous les coureurs de toutes les équipes professionnelles ont une préparation très scientifique, très précise, où tout est calculé. On en parlait tout à l'heure. Tout est calculé dans le comportement en course, mais tout est calculé aussi en amont, dans la préparation. Ce sont tous tous des athlètes de très haut niveau ça n'était sans doute pas le cas avec tout le respect que j'ai évidemment pour les coureurs des années 70 et 80 mais ça n'était pas le cas à l'époque, cette fois-ci ils sont vraiment tous à la pointe de la préparation physique et scientifique et il y a donc évidemment moins de faiblesses en cours de route, ils arrivent au départ du Tour de France à 100% et ils peuvent ainsi se permettre de continuer la route plus longtemps et puis, et puis évidemment on verra ce qui se passera dans les prochains jours dans les Alpes on verra les conditions météo, on verra le déroulement de la course. Euh, il y aura euh, évidemment euh, d'autres abandons, c'est une certitude, mais effectivement, on est euh, sur les bases, je le disais tout à l'heure, d'un record historique, celui euh, de 2010, lorsque seulement 170 coureurs avaient euh, euh, terminé, lorsque seulement je vais le prendre dans l'autre sens, lorsque seulement 28 coureurs avaient abandonné et donc 170 coureurs avaient terminé le Tour de France sur les champs élysées euh, à l'heure où je vous parle et bien 13 coureurs ont abandonné et donc 185 sont encore en lice pour terminer ce Tour de France 2016. Vous posez vos questions donc directement entre autres à Samuel Grulois avec le hashtag VéloRTBF sur Twitter ou encore je vous le disais par SMS au 3063 50 centimes l'envoi tout de suite donc pour la suite de ce Viva Sport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 Lana Del Rey, sur Vivacité, c'était Video Games. Tour de France 2016. Ce samedi 16 juillet, quatorzième étape. 208 km 500 en pleine, entre Montélimar -et, et le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes. Ouais, ça joue quelque peu à l'élastique. Maintenant, c'est passé sous la barre des 50 secondes. Donc, l'écart entre euh, cet échappé du jour et le groupe euh, Maillot Jaune, le peloton. Donc, 35 km avant l'arrivée, Samuel Grulois et Alex House qui vient d'appuyer sur son oreillette, il discute avec le directeur sportif de la Cannondale en disant on fait quoi, on continue mais bien sûr vous continuez à 34 km de l'arrivée même si la messe sera sans doute bientôt dite pour les quatre hommes de tête sur les très longues lignes droites qui mènent à villars les dombes dans ce département de l'Ain, le département de l'Ain dans lequel on entrera bientôt, on est encore dans l'Isère au moment où je vous parle mais dans quelques kilomètres on sera dans l'Ain et le peloton aperçoit au loin les quatre hommes de tête Jérémy Roy le français de la FDJ Alex House que je viens de citer le gars du Colorado de l'équipe Cannondale Cesare Benedetti l'italien de Bora-Argon l'échappeur fou l'échappé fou ou l'échappé folle ou celui qui aime les échappées folles Cesare Benedetti plus de 1000 km devant cette saison et puis enfin Martin Elmiger le papy de l'équipe YAM ils ont compté jusque 4 minutes 30 d'avance mais franchement franchement sur une telle étape avec la motivation des sprinteurs et avec ce terrible vent de face il est quasi impossible quasi impossible d'aller au bout sauf sauf s'il n'y a pas d'organisation derrière, ça s'est déjà vu cette saison et on l'a notamment vu lors de la victoire de Peter Sagan à Montpellier, une étape on n'a pas arrêté de dire pendant le commentaire que les sprinteurs allaient gagner et finalement grâce au vent évidemment, au vent de côté, grâce à la volonté de quelques coureurs, Peter Sagan et Christopher Froome notamment, eh bien, on n'a pas assisté au sprint massif attendu, alors pourquoi pas, même si aujourd'hui, ce vent de face n'aidera pas les possibles échappées dans le dernier kilomètre, l'arrivée au Parc des Oiseaux, dans une trentaine de kilomètres donc, avec un léger retard sur le moins bon horaire imaginé par les organisateurs à cause de ce vent de face et pourtant ce matin, ils ont anticipé les organisateurs en avançant le départ de 15 minutes, mais rien n'y fait le vent aujourd'hui est plus fort que les coureurs, ce ne sont pas des machines évidemment, et rattraper le Le temps face à EOL et parfois mission impossible, on arrivera donc avec un léger retard mais de toute façon nous serons là avant 18h et avant la fin de l'émission mon cher David pour connaître le nom du vainqueur de cette 14 14e étape, étape de plaine avant de retrouver la montagne avec plaisir demain. 33 km de l'arrivée, l'écart remonte quelque peu, il ne faut pas revenir trop tôt une minute tout rond pour le quatuor de tête sur le peloton. On joue à l'élastique et Samuel Grulois revient donc dans un instant, le journal de 17h déjà sur Vivacité et puis on va poursuivre vous faire vivre évidemment la fin de cette étape en direct et en intégralité. Nous aurons des nouvelles aussi de la fin de la journée au beau vélo de Ravel aujourd'hui à Vielsa je vous l'ai dit, vous avez toutes les infos, les photos, les images de cette journée en ligne sur notre site vivacité.be et puis continuez à envoyer vos messages, vos commentaires, bien sûr, en direct. Passe sur la Une, télé et sur Vivacité pour le Tour de France sur Twitter avec le hashtag VéloRTBF et puis directement vos SMS au 30 63 50 centimes l'envoi pour poser vos questions. Par exemple, à Samuel Rulloin, notre envoyé spécial, il y a Nino qui disait il y a un instant, « Programmer une étape ennuyeuse un samedi, la bonne idée ?» point Bah Oui, ça c'est vrai qu'on peut se poser la question. Évidemment, peut-être plus de temps pour vous pour écouter le Tour de France ou le regarder à la télé. Ben, il fallait bien une étape de transition, on l'a compris. La météo et le journal de 17h. Dit votre partenaire pour l'été. Solaire mini-format, premier soin. Tout est chez dit. Dit. Faites-vous. Très belle fin de journée à toutes et tous. Les nuages resteront prédominants pour cette fin de journée, même si les éclaircies sont plus larges vers le bord de mer. La nuit prochaine sera sèche et douce avec des températures comprises entre 13 et 17 degrés. Le temps sera sec également demain matin même si les nuages sont encore nombreux, particulièrement sur le nord. Demain après-midi, des éclaircies vont se développer plus largement sur l'ouest. Ça restera généralement nuageux ailleurs, avec même quelques averses possibles par endroits. Les températures seront, elles, de saison demain dimanche, entre 22 et 25 degrés. Viva Ce samedi, Vivacité vous offre Véronique Sanson en live.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 Mais ne faites pas de ce week-end le dernier. Une route plus sûre Tous usagers, tous concernés. Une initiative de l'AWSR, l'agence Wallonne pour la sécurité routière. Vous écoutez Vivacité, il est donc 17h. Le Tour de France, 14e étape, on se dirige vers un sprint massif. L'avance des échappés se réduit, le point en direct dans un instant. Au lendemain du coup d'État avorté en Turquie, quelle est l'ambiance dans les rues d'Ankara et d'Istanbul La tension n'est semble-t-il pas vraiment retombée On conseille aux gens de rester chez eux, on voit cela dans ce journal. Mohamed Lawesh Boulel s'est rapidement radicalisé, c'est ce qu'affirme Bernard Cazeneuve, ministre français de l'Intérieur. Le bilan ne bouge pas, deux jours après l'attentat, 84 morts et plus de 200 blessés. On verra le travail des psychologues pour aider ceux qui ont vécu des scènes d'horreur. Et puis nous serons aussi au camp. Du festival de Dour avec une nouvelle idée loger les campeurs dans des tentes en carton. Le journal vous est présenté par David Riffon. Bonjour David. Bonjour David, bonjour à tous. On débute avec le cyclisme et le Tour de France. Quatorzième étape, elle mène les coureurs de Montélimar à Villars-les-Dombes. La dernière chance, paraît-il, pour les sprinteurs avant les champs élysées L'étape est ralentie par un vent assez fort. Les coureurs ont même, sont même partis un quart d'heure à l'avance ce midi. Et il reste encore une trentaine de kilomètres à parcourir. Samuel Grulois, euh, les échappés voient leur avance fondre, fondre, fondre. Ah, effectivement, 46 secondes d'avance pour le quatuor de tête. Jérémy Roy, Alex House, Cesare Benedetti, Martin Elmiger. L'avance a culminé au-delà des 4 minutes. Mais comme d'habitude, dans un schéma classique d'étape de plaine, les équipes des sprinters se sont organisées car elles veulent absolument profiter de cette antépénultième occasion de s'imposer sur ce tour 2016. Il y aura encore l'étape de Berne après-demain et l'étape des Champs-Élysées dans 8 jours. Pour le reste, ce sera plein. Place aux grimpeurs et place aux favoris du classement général dans le Jura et dans les Alpes. Nous sommes à 30 km de l'arrivée et les équipes Ethics Quick-Step, les équipes Lotto, l'équipe Katusha également désormais, ainsi que l'équipe Kofidis ont pris les commandes du peloton pour revenir, pas trop vite, mais pour revenir sur ces quatre hommes de tête. Allons-nous assister au quatrième succès de Marc Cavendish sur la ligne d'arrivée de Villars-les-Dombes, au troisième succès de Peter Sagan, au deuxième succès de Marcel Kittel ou au premier succès de Christophe de Coca ou de André Greipel les grands battus de ce début de Tour de France et bien réponse vers 17h45 si tout va bien alors sachant effectivement que ce vent de face est un élément contraire aujourd'hui effectivement une finale qui sera à suivre évidemment sur Vivacité en votre compagnie merci Samuel Les putschistes paieront le prix fort. Le président turc Recep Tayyip Erdogan compte bien rester l'homme fort du pays, l'homme de la situation au lendemain du coup d'état avorté de l'armée. La riposte des forces gouvernementales a été très forte la nuit dernière. Les combats ont fait rage dans les rues d'Istanbul et d'Ankara. Non sans conséquence, on dénombre 265 morts, 1440 blessés, plus de 2800 militaires arrêtés. Ce samedi, quelle est la situation dans les rues de ces deux grandes villes Marie-Van Kutsem vient de Sur place Stéphanie Fontenoy. Elle est journaliste indépendante depuis huit mois à Istanbul. Aussi bien les autorités euh, turques que euh, les, les diverses ambassades euh, ont conseillé aux, aux personnes qui se trouvaient à Istanbul ou en Turquie en général de rester chez, chez eux, de ne pas aller euh, dans, dans les endroits euh, où il y avait du monde. Il règne encore euh, une, une tension dans la rue, bien sûr, quelques heures après euh, des coups de feu, euh, des avions euh, de militaires qui passaient en mot au-dessus de nos têtes. Donc euh, la, la situation n'est pas revenue à la norme. Quand vous vous êtes rendu au bureau ce matin, euh, qu'est-ce que vous avez pu euh, constater autour de vous Oui, alors bon, on est samedi, c'est un petit peu plus calme euh, que d'habitude, mais quand même, des, les, les magasins étaient fermés, euh, il y avait peu, très peu de trafic dans la rue, les gens euh, n'avaient pas spécialement envie de parler euh, ouvertement ou euh, au téléphone de la situation, donc il y a une, une attente un petit peu fébrile de voir comment les, la situation va évoluer. Des propos recueillis par Marie-Van Kutsem, qui est étaient ces putschistes de l'armée Quel groupe représentait-il Par qui était-il téléguidé Semble-t-il par Fetullah Gulen, un prédicateur exilé aux états unis et ancien partisan du président Erdogan, mais l'imam dément toute participation à ce coup d'état manqué. Penchons-nous plus précisément sur le rôle de l'armée turque. Il a toujours été important en coulisses du pouvoir, mais aussi en intervenant régulièrement sur le champ politique lorsque les militaires estimaient le régime de laïcité menacé. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont affirmé hier, d'où une série de coups d'état ces 50 dernières années, Fabien Vanekout. L'armée turque, 500 000 hommes aujourd'hui, s'est posée dès le départ comme gardienne du régime instauré après l'effondrement de l'Empire ottoman par le fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk, défendant l'unité du pays et surtout sa laïcité, une armée qui intervient dès lors à chaque fois qu'elle estime les principes de la République attaquée. ainsi en 1960 pour renverser un premier ministre trop favorable selon elle au multipartisme et installer une dictature militaire. En 1971, après des mois de grève et d'agitation en rue pour pousser le Premier ministre Demirel à la démission et installer un nouveau gouvernement. En septembre 1980, nouveau coup d'État, arrestation de responsables politiques, Parlement, Parti et syndicats sont dissous, la Constitution suspendue, pouvoir quasi illimité aux militaires, trois ans durant. Enfin, dernier coup de force jusqu'ici 1997, l'armée renverse le Premier ministre islamiste Nekmetin Erbakan, mentor de l'actuel président Erdogan et favorise l'émergence d'un remplaçant laïque Depuis Dogan au pouvoir comme premier ministre puis comme président a considérablement réduit les pouvoirs de l'armée, purgeant la hiérarchie militaire à plusieurs reprises sur accusation de tentative de putsch contre lui. Ce sont les vacances et de nombreux Belges sont présents en Turquie où prévoient de s'y rendre prochainement. Les affaires